Je danse, donc je suis Tu danses et je te suis Mais si je te suis, ce n'est pas pour ce que tu penses C'est pour la danse, pas pour la vie Ne prends pas cet air triste et ne prends pas la peine de prendre tout ton temps à me dire que tu m'aimes. Je ne me fixe pas, je ne prends pas racine, je ne suis pas de celles qui regardent assassine, Je danse, donc je suis. Tu danses et je te suis. Mais si je te suis, moi je te suis pour la danse, Faut pas que tu penses que c'est à qui C'est à toi de jouer et de savoir me plaire Je ne dis pas qu'un jour il ne puisse se faire Que la danse finit, je reste prise au piège Qui sera celui-là, peut-être toi, quand sais Je danse, donc je suis Tu danses